rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée par Louisa Menoff il y a 120 ans. Cette émission comprendra un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de cette langue universelle, la suite du discours du chef Siltol et enfin un peu d'actualité. Mais d'abord un peu de musique. Aujourd'hui, nous entendrons Jobim interpréter des chansons qui nous viennent du Brésil. asmaten su novenas venas cai roso mienas pro uma imprez que este la condes que el ta so de bril laudoy afento que o canto portas no prendo mi armanon cai pens pria fero e passita e so fero e caer voi cai fulor char la doma fari disconsi dono la mano non cai mi ruola su predomi nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 10 Oui, donc cette règle de grammaire, elle concerne l'accent tonique. Donc l'accent tonique est utilisé dans certaines langues pour marquer une syllabe, une syllabe particulière. Donc certaines langues n'en ont pas. Et en français, il n'y a pas de règle, mais il tombe en général sur la fin du mot. Mais en espéranto, il était décidé que l'accent tonique est toujours situé sur l'avant-dernière syllabe. Par exemple, le mot « esperanto » on marque bien l'avant-dernière syllabe. Et si on rajoute le « ist » à la fin, donc on dira « esperantisto ». Donc « un espérantiste ». L'accent tonique est important pour rythmer la phrase et séparer les mots et donne une musique particulière à la langue. Donc, les mots monosyllabiques ne sont pas accentués. Et puis, donc c'est donc une règle très simple, mais qui facilite encore une fois de plus l'apprentissage de la langue et la compréhension. 1914, la première guerre mondiale vient d'éclater. Qu'en est-il de l'Espéranto durant cette effroyable guerre La guerre de 14 marque la fin de ce qu'on avait appelé la période française, soit 15-16 années durant lesquelles les Français ont tenu le flambeau de l'Espéranto. Cette guerre qui détruit tout, les hommes, les villes, mais aussi les idées les organisations, n'épargne pas l'Espéranto. D'un côté et de l'autre, du front, on ne sait plus ce que deviennent les amis rencontrés au fil des congrès ou des correspondances. Zamenhof assiste impuissant à ce gâchis. Peut-on dire alors que l'Espéranto est mort avec la guerre En fait, une petite flamme continue de briller grâce à la neutralité suisse. Le siège de l'association universelle d'Espéranto, EA, fraîchement créée, reste ouvert tout le temps de la guerre, d'abord à Genève, puis à Berne. Et cette organisation, au plein cœur de la guerre, montre que l'Espéranto est un outil de paix et de communication au-delà des conflits. Mais dis-moi, quel rôle peut bien jouer l'espéranto au milieu de ces combats Un échange de correspondance familiale entre pays et ennemis s'organise. Ceci depuis la Suisse, grâce à un jeune homme nommé Hector Holder. Naturellement, dans cette correspondance, toute allusion politique ou militaire est interdite. Mais de cette façon, une mère française apprend que son fils est prisonnier en Allemagne. Une France fiancée autrichienne peut écrire à son fiancé anglais. Beaucoup d'espoir passe par OUÉA. Deux ou trois cents lettres arrivent et repartent chaque jour. Ainsi, l'Espéranto apporte une aide aux souffrances humaines et le nombre total des services accomplis atteint environ 200 000. Hector Holder réussit à faire reparaître le journal l'Espéranto à partir de 1915, journal dans lequel il incite les hommes à rester humains, à conserver leur, leur idéal, l'idéal de Zamenhof. Aujourd'hui, c'est Régis qui témoigne en nous parlant du premier congrès auquel il a participé. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de, du congrès, le premier que j'ai assisté, donc qui était en 2001 à Strasbourg. Donc, ça faisait un peu plus de six, ça sept mois que j'apprenais l'espéranto sur Internet et j'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent de rencontrer des espérantistes et de parler. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de visioconférences ou de choses comme ça qui existaient. Donc je me suis inscrit au congrès euh, international jeune qui avait lieu à Strasbourg cette année au mois de juillet. C'était pas très exotique pour moi, mais au moins j'ai pu rencontrer euh, des espérantistes de plusieurs dizaines de pays différents. Et dès mon arrivée, je me suis retrouvé dans une chambre où il n'y avait aucun français et où il y avait un problème de drap de lit. Et, et ils m'ont donc interpellé comme j'étais seul français pour faire un peu la, la relation avec les, le, le, le lieu où on était logé. Et donc, ben, j'ai pu tout de suite euh, régler le problème et je me suis dit « ben, cette langue, elle fonctionne ». voilà. et pendant tout le congrès j'ai rencontré des tas de gens je, il y aurait plein de, de moments importants mais je me souviens d'un moment où on a visité la, la brasserie euh, Cronenbourg à Aubernet pour pas faire de pub et je me suis retrouvé autour d'une table à, à parler euh, alors que ça faisait que six mois que j'apprenais la langue avec euh, un, un, un quelqu'un qui venait de New York, qui habitait à New York une Russe euh, une, une fille qui venait de, de Ulan Bator en Mongolie et à parler comme si on était des amis qui nous connaissions depuis des années Et enfin, j'ai rencontré durant ce congrès une Russe qui travaille dans le même domaine que moi, l'environnement, et j'ai pu euh, partager avec elle euh, euh, nos problèmes respectifs euh, d'environnement, comment on les traitait dans différents pays. Et je me suis dit, cette langue, c'est pas simplement euh, une belle idée sur le papier, c'est un outil qui fonctionne et qui permet de, de rapprocher les gens et de communiquer.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 Mi sur la J'ai vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie. Fort la citta de la Blanca Homo. Abandonné par l'homme blanc. Qui ou pas fils el vetu traino. Qui les avait abattus d'un train qui passait. Mi estas selvaggiulo. Je suis un sauvage. Kai mine comprenas. Et je ne comprends pas. Quel la fer chevalo fumanta? Comment le cheval de fer fumant? Povas esti Peut-être plus important que le bison. Que nous, Indiens, ne tuons que pour subsister. Qu'est l'homme sans les animaux? Si tous les animaux disparaissaient, la homo mortus pro granda solezzo della spirito. L'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit le al le car ce qui arrive aux animaux arrivera bientôt à l'homme toutes les choses sont en relation entre elles. Vous devez apprendre à vos enfants que, la ili el de nia que le sol qu'ils foulent est fait descendre de nos aïeux, la pour qu'ils respectent la terre. Dites à vos enfants qu'elle qu est enrichie par les vies de notre race. Et pour terminer, euh, Régis, veux-tu nous dire quelles sont les actualités de notre espéranto Oui, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'espéranto et d'économie. Parce que, comme toute langue, l'espéranto peut servir dans de nombreux domaines, dont l'économie. Et actuellement, il y a une, euh, une expérience très intéressante qui vient d'être lancée par la société Tribala, qui est une société euh, originaire de Bretagne, qui compte environ 1000 travailleurs, et qui vient d'acheter la société italienne, alors, euh, excusez-moi pour l'accent, Itegralimenti, It euh, laquelle sera sa première filiale étrangère Voilà. et donc Tribala euh, qui est connu pour euh, on trouve ses produits dans tous les bons magasins de France et de Navarre euh, donc des, des produits euh, comme les, des yaourts ou au soja euh, donc a décidé euh, d'utiliser l'espéranto dans ses échanges avec ses filiales étrangers donc c'est une idée qui vient de son propre président hein, de, de cette société euh, monsieur Olivier Cl Clanchin et qui euh, s'est appuyé pour ça sur une structure qui s'appelle Entreprise Espéranto, qui est basée à Rennes et qui euh, donc va former cette structure, tous les cadres et aussi euh, euh, les gens qui travaillent au process sur, sur l'Espéranto. Donc ils vont tester sur les, aussi sur les opérateurs des outils de production en Italie cette méthode Donc, il espère que les Français et les Italiens, donc des deux faisant partie de la même entreprise, pourront échanger. Donc, une expérience intéressante à suivre. Gis